Raconter avant de vous quitter l'histoire d'un petit village près de Napoli. Nous étions quatre amis au bal tous les samedis, à jouer, à chanter toute la nuit. Giorgio à la guitare, Sandro à la mandoline. Moi je pensais. qui venait c'était pour écouter Fête comme qu'il chante, Zaza luna cabrese, osso le mio. Gigi Giuseppe, mais tout le monde l'appelait Gigi Lamour, et les femmes étaient folles de lui. Toutes, la femme du boulanger qui fermait sa boutique tous les mardis pour aller. La femme du notaire qui était une sainte et qui n'avait jamais trompé son mari auparavant. Et la veuve du colonel, la veuve du colonel qui ne porte plus le deuil parce qu'il n'aimait pas le noir. Toutes, je vous dis, même moi, mais moi, j'ai aimé trop sa liberté. Jusqu'au jour où. Une riche américaine, à grands coups de jetère, lui proposa d'aller jusqu'à Sera le plus beau de tous les carousaux, lui disait-elle jusqu'à en perdre haleine. Nous voilà à la gare, avec tous nos mouchoirs, le cœur serré, sérieux par ce grand départ. Pourtant, on était fière qu'il dépasse nos frontières. Gigi partait conquérir. Et quand il arriva Le village était caprese mio Gigi Quand le train est disparu Nous sommes tous rentrés chez nous Mais le lendemain Le village n'était plus le même La femme du boulanger Refusa d'allumer son fou La femme du notaire Par désespoir prit plusieurs amants et la veuve du colonel ferma ses persiennes et reprit le deuil pour la seconde fois oui le village avait bien changé et moi les années ont passé cinq hivers cinq été. non nous c'était good news on nous avait dit il a fallu du cran du courage et du temps pour arriver Malgré son absence, la nuit dans le silence, oublions nos costumes et nos instruments, On entendait venir comme une larme et soupir, du fond de l'os à cette mêlée. Gigi, Gigi, c'est toi là-bas dans le noir Attends, laisse-moi te regarder, mais tu pleures, tu pleures Gigi, ça n'a pas été là-bas, et alors E allora, qu'est-ce il comprennent ces américains à rock -e le twist, eh? Ma Gigi, qu'est-ce que tu croyais? Devenir come ça Gigi l'americano? E invece no, tu è Giuseppe Fabrizio, Luca Santini, e tu è napolitain? Ecoute, Giorgio s'è la guitar. Tu ne veux pas te l'aller comme ça? Ici, tu es chez toi! Ici, tu es le roi! Ah, tu t entends? T oh, oh, oh, oh, oh, oh. Tu les entends, Gigi? Ils sont tous là! Ils ont dû te reconnaître à la gare! Chante! Gigi, chante! C'est un publiek! Chante pour elle. Chante pour moi, qui n'a jamais su te parler! Oui! Chante pour un! Ja, dat is het.